Book two. 68. 61. 61. 61. ลำดับเลข Les nombres ordinaux. Les nombres ordinaux. เดือนแรกคือเดือนมกราคม Le premier mois est janvier. Le premier mois est janvier. Le deuxième mois est février. Le deuxième mois est février. Le troisième mois est mars. Le troisième mois est mars. l e u x i è m e mois est avril. l e u i è m e mois est avril. l e u i è m e mois est avril. e u i è m e mois est a i l e u i è m e mois est a i เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน le sixième mois est juin le sixième mois est juin หกเดือนคือครึ่งปี il y a six mois dans une demi-année il y a six mois dans une demi-année มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม janvier, février, mars janvier, février, mars mes s'ayon pysapakom l'amitunayon avril, mai, juin avril, mai, juin deuen thí jèdh kri deuen karakadakom le septième mois Juillet. Le septième mois est juillet. Le huitième mois est août. Le huitième mois est août. Le, mois est août. Le neuvième mois e t septembre. Le neuvième mois est septembre. เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Le 10e mois est Octobre Le 10e mois est Octobre เดือนที่สิบเอดคือเดือนพฤศจิกายน Le 11e mois est Novembre Le 11e mois est Novembre เดือนที่สิบสองคือเดือนทันวาคม Le douzième mois est décembre. Le douzième mois est décembre. Dix deux deuils i il y a douze mois dans une année il y a douze mois dans une année juillet août septembre j u i l l e t août, septembre. Octobre, novembre et décembre. Octobre, novembre et décembre.